Qui souffre dans l'air Si tu écoutes prudemment Tu entendras l'air C'est le premier avertissement Mais sûrement le dernier Beaucoup d'hommes font souffrir Beaucoup d'autres font mourir Demande pas pourquoi Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient Je ne vous mens pas Chacun doit affronter la réalité J'ai beau essayer de trouver Des réponses aux questions posées J'ai beau essayer d'expliquer jamais existé, je ne vous m'en pas. Il y a un mystère naturel qui souffle dans l'air. Le souffle, le temps. Si tu écoutes prudemment, tu entendras l'air. Un tel mystère naturel. Un mystère naturel qui saute à l'air. Je ne vous mens pas, écoute prudemment, Qui souffle d'aller, c'est un mystère naturel, qui souffle dans l'air, un mystère naturel, qui souffle dans l'air, un mystère naturel, qui souffle dans l'air, c'est un mystère naturel, qui souffle dans